50 languages la famille la famille le grand -père. le grand-père la grand -mère. la grand -mère. lui et elle lui et elle. le père le père la mère la mère lui et elle lui et elle. le fils Le fils, la fille, la fille, lui et elle lui ép le frère, le frère, la sœur, la sœur, lui et elle lui ép, l'oncle, l'oncle, la tante, la tante, lui et elle lui ép, nous sommes une famille, nous sommes une famille. La famille n'est pas petite. La famille n'est pas petite. La famille est grande. La famille est grande.